Dans ma vie, j'ai envie d'être aimé de toi Viens dans ma vie, fais de moi ce que tu voudras Je l'ai compris, j'avais tort de chercher ailleurs Sur mon chemin, je n'ai pas trouvé les bonheurs Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimé de toi Toi, tu seras le seul Je t'en prie, j'ai besoin de toi Toute ma vie Je veux me blottir dans tes bras J'ai rencontré trop souvent La nuit ou les pleurs Car le plaisir sans l'amour Est toujours trompeur Viens dans ma vie, je. Chercher ailleurs Sur mon chemin Je n'ai pas trouvé onbe dit de toi.